Le de notre univers La pauvreté Le malheur de nos jours Le roi de notre univers La pauvreté Bano bano mòkili, yo kaka mòmò, mòmò, Esa mòye e aki mòmò, Bano bano mòkili, yo kaka mòmò, eskima bé, Elu kamaka, elongi samaka, Oye mòtonyosa, lukaka mòmò, mòmò, Mòmò, bosua de la